Merci de rester fidèle aux émissions de la Radio Isanganero. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce mardi 5 avril 2022. Donc voici d'abord le sommaire. L'amélioration des relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda, c'est la seule voie qui permettra à ces deux pays à collaborer pour analyser le dossier feu président Nadia décédé lors du crash d'avion survenu à l'aéroport de Kanombe à Kigaria en 1994. C'est du moins ce qu'est dit le président du parti Saonien frodebou à la veille de la célébration du 28e anniversaire de la mort du président Cyprien Nadia Les universités du Burundi pourront tirer profit de la présidence du Burundi au sein de l'EIAC, selon Dr Yves Ndaikunda, recteur de l'Université Lumière et président d'une commission au sein du conseil interuniversitaire de l'EIAC. Et la pénurie du carburant au chef-lieu de la province de Bururi vient de durer une semaine, avec comme conséquence la revue à la hausse du prix du ticket de transport. François Kimana assure la mise en note. « Captez Issa écoutez la différence. » Ouvrant ce journal par la page politique, le parti sahonia Frodébou estime que des mauvaises relations diplomatiques qui ont marqué l'histoire du Burundi et du Rwanda auraient été obstacles à l'avancement du dossier de l'assassinat du président Cyprien Nadia à la veille de la commémoration du 28e anniversaire de cet assassinat. Pierre Claver Nahimana, président de ce parti, espère que l'amélioration de ces relations permettra à les deux pays à collaborer pour analyser ce dossier, suivez-le au micro d'Omer Ndouaï. À la date du 6... Avril, le Burundi commémore l'anniversaire de euh, l'assassinat euh, du président Ndarjamira Cyprien, qui a été assassiné au Rwanda à Kigali à travers un attentat sur euh, un avion présidentiel dans lequel il était euh, embarqué avec le président du Rwanda Juvenal Habyarimana de l'époque. Depuis cette époque, les Burundais, le Parti Sanguin FRODEBO y compris, nous réclamons toujours que la vérité ne soit dite sur. Ce qui s'est passé réellement. Nous réclamons toujours que la vérité soit dite sur les commanditaires de cet assassinat, de cet attentat terroriste, sur les exécutants pour que justice soit faite et qu'il y ait des dommages pour les familles qui ont été endeuillées. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait, mais le Parti Seigneur Faudébou, comme nous l'avons toujours fait, nous ne nous lassons pas de toujours demander à notre gouvernement d'entreprendre toutes les procédures nécessaires pour que la vérité Soient mises en avant. Les procédures ont tardé. Qu'est-ce que pensez-vous être l'obstacle à l'avancement de ces procédures À ce que nous sachions, les procédures n'ont même pas été engagées. Nous savons qu'au euh, niveau de la France, par exemple, qui a perdu, je crois, des lors, dans certains de ces attentats, la France, souvent, il engage des procédures pour uniquement parler du côté français. Mais au niveau des gouvernements burundais et rwandais, nous ne connaissons pas les procédures qui ont été engagées spécifiquement pour étudier cette question. Donc, nous demandons que euh, notre gouvernement, ainsi que le gouvernement rwandais, ils commencent les procédures ensemble. S'il le faut, qu'ils appellent des spécialistes étrangers pour les aider à faire ces enquêtes qui sont quand même très difficiles parce que ce sont des assassinats politiques dans ces conditions. Là, vous comprenez que c'est une question très difficile. Mais pour les populations qui ont souffert de ça, ils continueront à réclamer justice. Nous n'allons pas nous lasser. Pierre Claver Nahiman, président du parti, Savoigne, euh, fraude Debout. Page Relations internationales, l'insécurité persistante à l'est de la RDC trouvera désormais une solution au sein de la communauté est-africaine. Analyse de Guillaume Kengurutse, docteur en sciences politiques et relations internationales. Selon lui, le tour du Burundi à la présidence de la communauté est-africaine est une occasion de démontrer son expérience dans la gestion des conflits de la sous-région. Suivez-le au micro de Vestinautoy le Burundi va assurer la présidence de la communauté africaine au moment où elle se trouve dans une période charnière avec l'entrée de la République démocratique du Congo au niveau de l'East African Community. Nous savons donc qu'il y a toujours des problèmes sécuritaires à l'est de la RDC qui ont un impact sur les États voisins qui sont en même temps des États membres de l'East African Community. Donc, ce qui est le plus important, c'est que ces problèmes sécuritaires pourront désormais être traités au niveau des organes de l'EAC. C'est-à-dire la gestion bilatérale de ces problèmes, parce que c'était des problèmes qui étaient discutés d'État à État. En plus, nous savons que certains États de la communauté, y compris même le Burundi, ont des problèmes entre eux, notamment le Rwanda et le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Donc c'est l'occasion pour le Burundi de montrer que Il a accumulé une certaine expérience de la gestion des conflits entre États, mais aussi entre peuples et entre citoyens. C'est pour le moment l'occasion pour le Burundi de démontrer son leadership par sa capacité à asseoir une certaine stabilité au sein des États de la communauté. Parce qu'il faut dire que ces conflits interétatiques au sein de la communauté ont entravé la réalisation de beaucoup de projets qui auraient pu être très bénéfiques pour les peuples de la région. Et par rapport à l'accès aux opportunités liées à l'intégration dans la communauté est-africaine, comment se positionne le Burundi En termes des relations internationales, d'une manière générale, il faut savoir que nous sommes beaucoup plus, de plus en plus, dans le cadre d'une diplomatie d'influence. Ou euh, c'est beaucoup plus les tractations, c'est beaucoup plus euh, la négociation qui prime sur les règles. Donc lorsque vous assurez la présidence d'une communauté comme l'East African Community, ce sont des opportunités immenses qui vous permettent de négocier, mais aussi de prendre des décisions qui peuvent être bénéfiques pour votre pays. Par exemple, vous savez que la représentativité du Burundi au niveau des fonctionnaires de African Community reste encore faible. Mais cette présidence peut être une bonne occasion pour le Burundi de repérer des opportunités en termes d'emploi. Quant aux Burundais qui ont déjà occupé le poste de secrétariat au sein de la communauté est-africaine, Docteur Guillaume précise que jusqu'à aujourd'hui, on a un seul Burundais. Toutefois, il rassure que c'est normal. Il conseille au Burundi de profiter de son actuelle position pour augmenter le nombre de techniciens au sein de la dite communauté. Docteur Guillaume explique que ce sont ces derniers qui élaborent les projets qui feront objet de la discussion Décision politique. Suivez-le encore une fois. Il y a eu déjà un secrétaire général euh, au niveau de l'EAS originaire du Burundi qui a pu faire ce qu'il a fait dans un contexte qui n'était pas aussi simple que cela. Mais le secrétaire général euh, d'une organisation internationale, certes, c'est le plus haut fonctionnaire de l'organisation, mais il est beaucoup plus du côté politique. Ce qui importe, ce sont ces autres fonctionnaires qui travaillent d'une manière technique. Sur les dossiers, parce que c'est eux qui préparent techniquement les décisions qui feront objet de la décision politique. Donc le Burundi a tout à gagner en multipliant beaucoup plus de fonctionnaires dans les sphères techniques de l'East African Community, parce que c'est eux qui, au final, orientent les choses pour les chefs d'État qui généralement prennent des décisions politiques. Toujours à ce sujet, les universités burundaises vont également tirer profit de la présidence du Burundi au sein de l'EAC, Dr Yves Vendaikunda, recteur de l'Université Lumière et en même temps président d'une commission au sein du conseil interuniversitaire de l'EAC. Inter les relations qui vont va, qui va Tisser le Burundi pendant cette période vont faire que le pays soit connu par différentes activités qui y seront organisées je crois fermement que c'est vraiment une grande opportunité qu'on devrait avoir comment exploiter de manière très efficace, parce que actuellement les choses misent euh, mises sur l'image. Donc je pense que c'est une grande opportunité pour que les gens connaissent le Burundi. Les universités font partie de la composante burundaise, donc j'imagine que du moment que le Burundi est bien connu par beaucoup de gens, les universités également vont en profiter. Mais encore, nous avons déjà un conseil interuniversitaire qui nous réunit au sein de l'EAC. Je pense que ça permettra qu'il y ait beaucoup d'activités qui vont se réunir Réalisé au sein du Burundi. Et par la même occasion, vous savez, des fois, le manque de connaissances de nos systèmes et de nos universités fait que des fois, nos étudiants, quand ils vont pour des études de master ou de doctorat, ils se méfient un peu. Et je pense que du fait que le Burundi sera connu, nos universités également vont en profiter et par conséquent, nos étudiants, nos collègues qui vont dans le cadre de la mobilité vont également en profiter. Il y a pas mal de Burundais qui font partie actuellement du staff, de l'EAC dans tous ces organes de manière générale, parce que des fois, c'est par quota donc il doit y avoir des burundais mais également on a Il y a eu beaucoup de chance que les Burundais occupent des postes importants. Récemment, nous avions le secrétaire général de l'OEAC qui était Burundais. Actuellement, le président de la Cour Est africaine est Burundais. Actuellement, le secrétaire exécutif du conseil Interuniversitaire est en Burundais. Mais également dans d'autres postes techniques, il y a quand même des Burundais. Cependant, je note quand même qu'on n'est pas assez intégré du point de vue quantitatif, si j'ose dire. On n'a pas encore beaucoup de Burundais dans des postes, je dirais, techniques. L'utilisation de la langue anglaise est parmi les principales barrières qui empêchent les Burundais d'embrasser les carrières régionales, bien que le ministère de l'EAC doit lui aussi s'activer. Dr Yves estime que le gouvernement burundais devrait s'organiser, quitte à ce que la période d'une année à la présidence de l'EAC connaisse des avantages. Il y a la barrière linguistique. Alors, il faudrait que les Burundais en fassent vraiment un effort pour intégrer l'anglais comme deuxième langue. Il y a aussi notre culture. Les Burundais ne sont pas aventuriers de nature. On préfère rester chez nous, alors qu'actuellement, il y a beaucoup d'opportunités autour de nous. Il faudrait déjà qu'on commence à embrasser les carrières internationales. Pourquoi pas? Et troisièmement, je pense qu'on devait aussi intégrer la culture de partage d'informations. J'ai l'impression que la plupart des Burundais ne partagent pas assez d'informations. Des fois, on spécule sur, je dirais, vraiment de petites affaires, des, des affinités familiales, amicales, politiques, au détriment des compétences. Et du coup, pour moi, c'est une perte énorme parce que si je positionne quelqu'un qui n'est pas compétent ou bien qui n'est pas qualifié, malheureusement, la personne va perdre, mais également, le Burundi aussi perd. Il y a euh, la voix du Burundi qui n'est pas présente dans ces sphères. La dernière chose, c'est, euh, je dirais, il faudrait que peut-être que le ministère de l'EAC aussi s'active d'une façon ou d'une autre à faire la promotion des postes qui sont ouverts au sein de l'EAC. Il faudrait que le ministère de l'EAC prenne le lead et organiser les secteurs, quitte à ce que chaque secteur comprenne son rôle durant son mandat, mais également que ça soit harmonisé. L'avantage que le ministère nous organise, c'est qu'on pourrait faire des actions un peu harmonisées. Et deuxième chose, il faudrait que même pendant que le ministère nous organise, que nous-mêmes on s'organise Ça veut dire que, par exemple, au niveau du business, comme ces gens, ils dorment dans les hôtels, ils vont dans les restaurants, ils vont faire le shopping, il faudrait qu'on améliore au niveau du, du service. Vous n'avez pas eu sans gagner l'eau Vous ratez l'essentiel Page sécurité. À présent, 11 pasteurs de l'église Ezebou ont été arrêtés par la police. Le porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions qui le dit précise que ces pasteurs sont soupçonnés dans l'assassinat du représentant légal de cette église et un autre pasteur de cette même église suivait Pierre Ngourquier dans ses propos recueillis par Moïse Misako. Vous avez entendu qu'il y a deux pasteurs de l'église Ezebou qui ont été assassinés. Fusillés par des criminels. Au moment où je vous parle, l'enquête a immédiatement commencé après la commission de ces crimes atroces. Plusieurs suspects ont été déjà appréhendés. Euh, trois pasteurs ici à la mairie de Bojumboa et huit autres pasteurs à Nyanzalak dans la province de Makamba pour de plus euh, en plus relatives à cet assassinat euh, lâche. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons ce journal de par la page Société. Il s'observe la pénurie d'eau dans le quartier Nyabagera de la zone urbaine de Guioucha, près de la route nationale numéro 1 depuis 10 mois. Les habitants de ce quartier indiquent que ce problème est dû au fait que les tuyaux arrachés lors de la réhabilitation du caniveau se trouvant près de la RN1 N'ont pas été remplacés après les travaux. Ils demandent à la Régie des eaux de trouver solution à ce problème car ils peinent pour trouver de l'eau potable. Les détails avec Marie-Claire Cazenet. On avait de l'eau ici et puis dès qu'ils ont commencé à creuser, c'est à partir du mois de juillet qu'on a commencé à manquer de l'eau potable ici dans notre quartier. L'un des habitants du quartier Niawagueré de la zone urbaine Gerocha, indique que cette pénurie d'eau a commencé depuis le début des travaux de la réhabilitation du caniveau, se trouvant près de la route nationale numéro 1. En tout cas, la situation est très chaotique ici dans notre quartier Niawagueré et surtout dans les parties de la RNE, 1 tout près de, de la commune de Nahangwa. Ici, et ça s'observe très bien qu'il y a le pénurie d'eau. De Depuis qu'on a commencé à creuser, à cet endroit ici, c'est la route numéro 1. Donc, on avait de l'eau ici. Et puis, dès qu'ils ont commencé à creuser, c'est à partir du mois de juillet qu'on a commencé à manquer d'eau de potable ici dans notre quartier. Ils craignent d'attraper les maladies sales du fait qu'ils utilisent actuellement l'eau de la rivière Niagara Les conséquences, c'est vraiment très beaucoup. Je peux dire que ça s'observe des différentes maladies ici, puisqu'il y a des gens aussi qui sont déjà tombés malades à cause d'un de manque d'eau de potable. Et pour le moment, vous utilisez quel eau Et pour le moment, il y a les gens qui vont épuiser de l'eau dans la rivière Nyabagiré. Et les autres, il y a un monsieur qui avait canalisé un gros trou là-bas, qu'on appelle Kanyaga. C'est là où toute la population d'ici va chercher de l'eau. Ses habitants du quartier N'Yavagueré demandent à la Régie des Eaux de trouver solution à ce problème, car la vie devient de plus en plus dure suite à cette pénurie d'eau. Radio Isanganiro Chronique Santé. Le bébé doit être endetté depuis sa naissance jusqu'à deux ans. Explication du pédiatre Terence Naurishira. Quand on n'a pas respecté ces consignes, les inconvénients sont nombreux chez le bébé, entre autres les maladies infectieuses. Les détails de cette chronique santé avec Vestine Boutoy. Le bébé doit être allaité dans une période de de 0 à 2 ans. Comme il explique, le pédiatre Terence Pour l'enfant, le lait maternel, c'est le meilleur aliment et pour la croissance et le développement du bébé. De 0 à 6 mois, premièrement, et de 7 mois jusqu'à l'âge de 2 ans. L'effet protecteur est l'un des avantages que gagne l'enfant bien allaité. Premièrement, pour ce qui est des bienfaits de pour l'enfant, je veux souligner l'effet protecteur contre les maladies infectieuses mais aussi les maladies allergiques. Vous constaterez que ces maladies parfois chez les enfants qui n'ont pas arrêté sont plus fréquentes que chez l'enfant qui a été arrêté. En plus, en deuxième lieu, il y a l'effet affectif entre l'enfant et la mère. Donc cette affection que l'enfant... Gagne chez la mère, lui permet donc un bon épanouissement dans l'ensemble de son organisme et ça lui permet aussi un bon développement euh, psychomoteur. Je soulignerai aussi que l'allaitement maternel il diminue les risques d'obésité chez les nouveaux Donc vous trouverez que les nouveaux-nés qui sont alités au lait de vache ou au lait de choc artificiel, ils sont trop gros, parfois même obèses et ça cause des problèmes chez nous, les pédiatres. Le pédiatre Terence Naourishira conclut que quand le bébé n'a pas eu le temps suffisant pour être allaité, il a beaucoup de problèmes, dont les maladies infectieuses. Comme je l'ai souligné, l'enfant ne va pas avoir les éléments qu'il lui faut, d'abord pour son développement, pour sa croissance, mais aussi les... Les éléments de protection contre les infections, donc les, les maladies infectieuses et ces maladies allergiques. C'est-à-dire que qu'il sera susceptible d'être toujours malade de ces infections, que ce soit allergique, que ce soit infectieuse ou diérylique. Deuxièmement, c'est un enfant qui ne va pas donc, grandir correctement. Il va, il va lui manquer les trois éléments, dont les protéines, les glucides et, et, et les lipides aussi. Donc il va avoir aussi. Euh, donc, Dans la prochaine chronique, nous vous parlerons des conséquences liées à l'allaitement chez la mère. Une brève de province avant de boucler sur le journal. Les transports, le ticket de transport a été encore une fois revu à la hausse, passant même du simple pour certains trajets dans la province de Bururi, suite à la pénurie répétitive du carburant qui s'observait dans cette province. Certains des conducteurs des véhicules assurent le transport en commun qui ont euh, provisoirement suspendu leurs activités, demandent au gouvernement de faire tout pour trouver une solution à cette pénurie répétitive du carburant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nziko et bon après-midi à toutes et à tous.